Pilou pilou pilou piloué bilou, Piloupilou pilou hé Moi j'attends le jour où j'irai au pays qu'un jolino Au pays qu'un jolino pile pilote bilou, bilou, Tu me crois ou tu me crois pas Mais tout est plein de À genoux ou, ou sur les mains, ou sur les mains, peut-être peut bien. À genoux ou, ou sur les mains, je me te le franchirai ce chemin. Je m'en irai aux quatre vents, sur une barque de bois blanc, au pays qu'un joli nom. Au pays qu'un joli nom. Pile pilou. Moi j'attends le jour où j'aurai, j'aurai. À genoux ou sur les mains, ou sur les mains peut-être peut bien. À genoux ou sur les mains, je vais te le franchir ce chemin, pille, pille, pille, pille, pille, pille, pille, pille. ce chemin de quatre printemps. Nous le grimperons en chantant pour fabriquer notre maison. Au pays qu'à jolie nom, pile pilou. pile, oh, je nous oh, vois comme oh, oh, si oh, j'y oh, étais. Le oh, soleil a toujours raison. Ou sur les mains peut-être bien à genoux ou sur les mains Je vais te le franchir ce chemin pille, pille, pille, pille, pille, pille. Tu le crois ou tu le crois pas Jésus ne porte plus sa croix Au pays qu'un joli nom Au pays qu'un joli nom